Unité 4, leçon 3, phonétique. Répétez. Quatre cours de grammaire et de conjugaison. Quatre heures. Quel programme! Kevin est fatigué et vous vous inquiétez. Croyez-moi, ce n'est pas grave!